Quelle est la récompense pour le jeûne 1. Sa récompense est grande que seul Dieu le sache, et cela, l'entrée comme une question de ciel, Ryan.